Toi qui te croyais si forte, toi qui sommeler, si sûr de toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Eh ben, voilà que soudain, tu t'emportes, et tu te vois déjà dans ses bras, lui qui n'a pas Pour toi, ah, ah, oublie-le, lui est sans rire dans les yeux, lui qui s'amuse avec ton cœur, lui est saisir vainqueur. Que tu te réveilles, mais je vois bien que mes conseils, dès qu'ils t'entrent par une oreille, s'en vont par l'autre. Tu n'y vois donc plus clair Tu n'es donc plus sur terre Je voudrais que tu te réveilles Mais je vois bien que mes conseils Dès qu'ils t'entrent par une oreille S'en vont bon par l'autre